Dimanche 5 juin, Madame, Monsieur, bonjour et bonne fête de Pentecôte à tous les chrétiens. Voici les grands titres de cette édition. Plus de 8 millions de dollars américains, tel est le montant nécessaire pour faire face à la fièvre du Rift Valley ayant atteint des bovins. Le Conseil des ministres tenu mercredi de cette semaine s'y est penché. Le 5 juin de chaque année, le monde célèbre la journée de l'environnement. Dans cette édition, l'Organisation internationale des migrations OIM parle de plus de 23 millions de personnes déplacées dans le monde suite aux catastrophes. L'équipe nationale féminine de football croise le fer ce dimanche avec l'Ouganda, pays hôte du CAFA Women Championship 2022. Vous l'entendrez dans cette édition mise en nom de par Anselm Irambona. Rebonjour et bienvenue. Captez Issa écoutez la différence bonjour. Le Burundi accueille ce dimanche 5 juin le commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité de l'Union africaine, ambassadeur Bancolet Adéouye, analysera avec les autorités du pays du 5 au 8 juin les contributions du Burundi aux efforts de l'Union africaine dans la promotion de la paix et de la sécurité sur le continent et rappelons que les troupes burundaises sont en mission de maintien de la paix dans les pays africains tels la Somalie et la Centrafrique. Parlons élevage. À présent, plus de 400 bovins sont déjà atteints par la maladie de la fièvre de la vallée du Rift et s'observent dans différentes provinces du pays. Ceci a été exposé en conseil des ministres par le ministre en charge de l'agriculture et de l'élevage. Alors du Conseil des ministres tenu mercredi, dans un compte rendu, le porte-parole du secrétaire général du gouvernement Prosper Anhaurguamie a indiqué que euh, y, y, euh, le ministre de, ayant l'élevage dans ses attributions a tenu à souligner qu'il faut un budget de plus de 8 millions de dollars américains pour contrôler cette maladie. Suivez Prosper et porte-parole du secrétaire général du gouvernement Burundi. En le ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'élevage a informé le Conseil des ministres sur l'apparition de l'épisodie de la fièvre de la vallée du rift de Burundi et les moyens nécessaires pour le contrôle de cette maladie. Il a indiqué que cette maladie s'observe dans les provinces d'Ongozi, Kirundo, Muinga, Kayanza, Karusi, Chibitoke, Bujumbura et Makamba. Depuis l'apparition de la maladie, un effectif de 482 cas de bovins ont été rapportés, parmi lesquels 114 têtes en ont succombé. La contagion chez l'animal est assurée principalement par la piqûre d'insectes, hématophages, moustiques particulièrement, et chez l'homme par contact direct avec du sang et d'autres sécrétions et organes, par consommation de la viande contaminée mal cuite et du lait cru, par piqûre de ou par inhalation des particules virales. Les dispositions nécessaires doivent être prises pour éviter sa propagation. Il a indiqué que, comme mesure urgente prise, il s'agit de l'interdiction temporelle du mouvement des animaux sensibles, la fermeture des marchés du bétail et l'interdiction de l'abattage des ruminants dans les zones affectées, la gestion rigoureuse des cadavres d'animaux et les mesures de protection individuelles. Un plan d'action pour le contrôle de la maladie a été élaboré Et le budget pour sa mise en œuvre est estimé à 8 ,697 188 dollars, dont les activités seront étendues sur une période de 12 mois. Lors du même conseil des ministres tenu mercredi de cette semaine, le ministre ayant des minerais dans ses attributions a présenté une note d'exploitation du gisement du nickel à Moussongati et d'autres minerais associés. Suivez et encore une fois le secrétaire général et porte-parole du gouvernement. Le ministre en charge de l'hydraulique, de l'énergie et des mines a présenté au conseil des ministres une note sur la des modalités du projet d'exploitation du gisement du nickel de Moussangati et des minéraux associés. La société East African Regional Project Group a manifesté la volonté d'investir dans le secteur minier pour faire l'exploitation du nickel de Moussangati et des minéraux associés. En date du 29 mars 2022, le gouvernement du Burundi et la société East African Regional Program Group ont signé le mémorandum d'entente concernant l'exploitation du gisement du nickel de Moussongati et des minéraux associés. Étant donné que la durée de vie de son mémorandum avait expiré, cette note avait pour objet de demander l'aval du gouvernement sur le changement de la date d'expiration du mémorandum et la signature d'une feuille des modalités pour permettre le transfert d'argent Comme garantie, ce qui était la condition dans le mémorandum avant la négociation et l'aboutissement de la convention proprement dite. Le Conseil des ministres a donné son aval. Vous n'avez pas Isanganilo Vous ratez l'essentiel. Parlons environnement à 13h30, dans le studio de la radio Isanganilo, le 5 juin de chaque année. Le monde célèbre la journée de, de l'environnement et les catastrophes sont parmi les principales causes du déplacement forcé euh, selon le rapport 2021 de l'Organisation internationale des migrations, OIM. Sur un total de 38 millions de déplacements internes enregistrés à travers le monde, plus de 23 millions Deux personnes ont été déplacées par des catastrophes. À cette occasion, le secrétaire général des Nations Unies appelle les gouvernements et les organisations internationales à réécrire les règles relatives à la protection de l'environnement. Le point avec Ornella Le rapport de l'Organisation internationale des migrations de 2021 OIM stipule que des millions de personnes dans le monde sont déplacées et se déplacent en raison des catastrophes et des effets néfastes des changements climatiques. Les catastrophes sont désormais la principale cause de déplacements forcés dans le monde en 2021. Sur un total de 38 millions de déplacements internes enregistrés à travers le monde, 23,7 millions de personnes ont été déplacées par des catastrophes. Pour trouver solution à ce problème, le secrétaire général des Nations Unies, dans le communiqué sorti, précise que les options réellement transformatrices doivent être disponibles et abordables pour les gens afin qu'ils puissent prendre de meilleures décisions au quotidien. Antonio Guterres indique que ces options ne peuvent être créées par des entités plus importantes, entre autres les gouvernements nationaux et internationaux, institutions financières, entreprises, organisations internationales et autres organisations ayant le pouvoir de réécrire les règles et de cadrer l'ambition, ainsi que d'ouvrir de nouveaux horizons. Selon toujours ce communiqué, la consommation et la production, durables combinées à des approches circulaires peuvent stimuler le développement économique, atténuer le changement climatique et avoir des répercussions positives sur la santé et la pollution. On est là, mucho parlons. toujours l environnement. L'Office Burundais pour la protection de l'environnement au BPE Rumongue diffère face à des défis de protection de la réserve naturelle de Kigwena et c'est notamment l'insuffisance du personnel, Suivez François Manirambona de l'OBPE Rumongue, traduit en français par Charles Makote. A commencer par les arbres il nécessite d'augmenter en nombre vu qu'il n'y a pas de gens qui cultivent au sein de la réserve c'est vrai que nous n'avons pas fait un inventaire pour avoir des statistiques réelles sur les espèces d'arbres qui sont dans cette réserve je me réserve également de m'exprimer sur le nombre mais le constat est évident il y a une augmentation pour ce qui est de l'espèce animale dans le passé il y avait des gorilles mais aujourd'hui on ne les voit plus peut-être qu'ils sont disparus où qu'ils aient fui car et aussi ont été touchés par la guerre. Cette réserve pourrait générer beaucoup d'argent, renflouer les caisses de l'État et apporter de la pluie varié à la province ainsi qu'à la commune. Nous déplorons cependant le manque de collaboration avec les autorités locales qui ne sensibilisent pas la population afin de participer à l'aménagement et à l'entretien de la réserve Argan, que c'est le travail qui revient uniquement à la charge de l'Office burundaise pour la protection de l'environnement au BPE. Je demanderai À l'OBP et à ses partenaires de faire en sorte qu'il y ait plus de gardes car ils sont peu nombreux, d'où l'inefficacité sur le terrain. L'autre défi auquel nous sommes confrontés concerne la disponibilité des moyens d'aménagement et d'entretien afin d'attirer l'affluence des touristes et d'autres usagers. Clôturons cette édition par cette brève sportive, l'équipe nationale fémini féminine de football joue ce dimanche À son match clôturant la phase des poules du CKFa Women Championship 2022, abrité par l'Ouganda avec ce rendez-vous, le Burundi affronte la sélection ougandaise. les deux pays étant qualifiés pour les demi-finales lors de son premier match. Le Burundi a battu Djibouti, 3 buts à 0 et face au Rwanda. Le Burundi est sorti vainqueur de son deuxième match sur un score de 2 buts à 1. De son côté, l'Ouganda a gagné son premier match de, de but à zéro contre le Rwanda et cinq buts à zéro face au Djibouti lors de sa deuxième rencontre. Le vainqueur du match Burundi-Ouganda de ce dimanche sera le leader du groupe A alors que l'égalisation placera le Burundi dans la deuxième position du dit groupe suite à la différence de buts. Voilà, 13 h minutes dans les studios de la radio Sanganilun. s'achève cette édition. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci également à Anselm Irambona qui a assuré parfaitement la mise en onde. Très bonne journée à vous tous qui suivez cette édition et particulièrement une bonne journée aux chrétiens pour la fête de Pentecôte.